Dialogue 3 Pardon, madame, vous savez où je peux acheter des timbres Oui, à la poste centrale. Ce n'est pas loin. Vous descendez la rue et vous tournez à droite. La poste est juste après, à côté de l'office de tourisme. Merci, madame. Au revoir.